Bonjour à tous Bon, pour ceux qui ne parlent pas le latin, ça veut tout simplement dire « Je pense, donc je suis ». Citation a été écrite par Descartes, ou René pour les intimes, né en 1956 et mort en 1650, ce qui, après un calcul très scientifique, nous donne l'âge de 53 ans. de son célèbre ouvrage, le Discours de la méthode. Si l'on décompose cette citation, on remarque que le donc n'est pas un lien de cause à effet, car je pensais je suis doivent être interprétés de façon simultanée d'abord, je pense renvoie à la notion de conscience et d'opinion, tandis que le je suis illustre l'être humain, l'être vivant, et pourquoi pas, dans un second temps, l'être libre. Souvent incompris, le cogito est perçu comme la preuve du fait que j'existe parce que je pense, mais dans les faits, je ne suis pas parce que je pense, j'existe en tant que substance pensante. Au terme du doute méthodique, que rien n'est réel, que tout ce qu'il ressent est faux. À ce stade, sa conclusion est simple rien n'est véritable dans ce monde. En gros, Descartes par du principe que nous avons cinq sens qui nous permettent d'être. Du coup, si l'on perd le toucher, l'odorat, le goût, la vue, c'est normal si vous ne voyez plus rien, et l'ouïe. Bon, on est tous d'accord pour dire que ça ne serait pas folichon, eh bien, rien autour de nous ne serait réel. Selon nous, la seule affirmation que l'on peut faire est « il y a des pensées ». On a tous l'impression qu'on peut les attribuer à un soi, mais on prend le risque de se baser sur une vision fausse des choses. Comme par exemple, Martine me parle, donc Martine est là. Oui, mais et si je m'étais trompée et qu'en fait c'était Françoise, la sœur jumelle de Martine, qui me parlait. La démonstration de Descartes n'en est donc pas une. C'est juste une observation, une manière déguisée de dire j'ai l'impression d'exister, donc j'en conclus que j'existe. Et ça, on le fait tous tous les jours.